Bismillahirrahmanirrahim Alhamdullillahi rabbil alamin Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Masha Allah tabarak wa ta'ala On avait pu entamer hier la lecture de ce résumé concernant le jeûne du mois de Ramadan Et nous avions entamé la lecture du premier chapitre intitulé « Notions sur le jeûne ». Nous y avions abordé la définition du jeûne et ses piliers, la place qu'occupe le jeûne dans la religion, les différents types de jeûne, le mérite du jeûne du mois de Ramadan et les sagesses qu'il renferme. Et nous avions également eu l'occasion d'aborder les conditions de l'obligation du jeûne qui sont au nombre de six et que nous récapitulons. La première, l'islam. La deuxième, la, pu la puberté. La troisième, la raison. La quatrième, la santé ou la capacité. La cinquième, la résidence. Quant à la sixième, elle concerne la femme et consiste à être exempte du sang, des règles et des logis. Et nous avions eu l'occasion de développer quelque peu chacune de ces six conditions. Et nous continuons donc Aujourd'hui, avec la suite de ce premier chapitre qui concerne la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan et de sa fin. À la page 8. On aurait bien fait lire Abdelrahim, Inch'Allah, qui dit très bien, mais sa petite voix n'est pas forcément entendue de, de tout le monde. Allez-y. نعم طيب تتفضل اسم عبد الرحيم الرحيم بسم الله يعني عمار اطرانشي معلي سليمان بسم الله بسم كل monde تنتظر تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اس la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan et de sa fin alors rappelle-toi Ramadan avec l'auroe du mois de Ramadan l'entrée du mois de Ramadan Est effective par la vision du croissant de lune, que la personne ne voit d'elle-même ou en se basant sur le témoignage d'un tiers, ceci est donc lié à quelque chose de visible et concret. Il n'est donc pas correct de se fier à d'éventuels calculs. La vision du croissant de lune peut se faire à l'œil nu ou à l'aide des différents moyens technologiques existants. 18. Le témoignage n'est accepté que d'un musulman digne de confiance. Cela implique la fiabilité et la capacité, c'est-à-dire une bonne vue. Une personne est considérée digne de confiance lorsqu'elle s'acquitte de ce qui est obligatoire, ne commet pas de grands péchés et ne perdure pas dans l'accomplissement des petits péchés. Ceci dit, il y a une différence à faire entre les témoignages dans les litiges dans lesquels le mensonge est fréquent et les témoignages dans les affaires religieuses où le mensonge les moins. Ainsi, le témoignage du musulman prétendant avoir vu le croissant lunaire sera accepté selon les circonstances, si, si aucun indice ne fait craindre qu'il monte ou ne se trompe. Si le croissant de lune n'est pas vu au cours de la 29e nuit de Sha'ban, alors le mois sera de 30 jours et nous gênerons le surlendemain. Les deux moyens qui viennent d'être mentionnés sont les seuls pris en compte. Ah. Donc ici, nous abordons la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan et la confirmation de sa fin, qui correspond à la confirmation de l'entrée du mois suivant qui n'est autre que le mois de Shawwal. Dans le premier point qui concerne ce sous-chapitre, nous abordons que l'entrée du mois de Ramadan est effective par la vision du croissant de lune.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 on se rend compte de ce premier moyen qui n'est autre que la vision oculaire. Et la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan n'est donc pas basée sur d'éventuels calculs astronomiques, mais bel et bien sur la vision oculaire. La vision du croissant de l'une peut se faire à l'œil nu ou à l'aide des différents moyens technologiques existants qui sont connus de tout le monde. C'est donc là, un premier moyen de confirmer l'entrée du mois de Ramadan. Naam. On a pu y aborder ici que cela concerne à la fois la vision de la personne elle-même ou la vision d'un tiers qui témoignerait avoir vu le croissant lunaire du mois de Ramadan. La question se pose alors de savoir de qui peut-on prendre le témoignage. Cela nous amène au point suivant. Le témoignage n'est accepté que d'un musulman digne de confiance. Le fait qu'il soit digne de confiance, ça implique la fiabilité d'une part et la capacité. La fiabilité dans le sens où c'est quelqu'un d'intègre et la capacité dans le sens où il a une bonne vue. Donc si une personne... est intègre, mais n'a pas une bonne vue, alors son témoignage ne sera pas pris en considération. Et si une personne a une bonne vue, mais n'est pas intègre, alors à ce moment-là, son témoignage ne sera pas non plus pris en considération. Il faut donc impérativement que celui qui témoigne ait réuni en lui la fiabilité et la capacité. Suite à cela, on a pu voir quand est-ce que l'on considère une personne comme étant fiable, digne de confiance À la base, on considérera que le musulman est digne de confiance, fiable, lorsqu'il s'acquitte de ce qui est obligatoire. Donc, n'hésitez pas à souligner cette chose-là. Lorsqu'il s'acquitte de ce qui est obligatoire, ne commet pas de grands péchés et ne perdure pas dans l'accomplissement des petits péchés. À la base, c'est là la définition de, du musulman intègre, du musulman digne de confiance. S'acquitte de ce qui est obligatoire, ne commet pas de grands péchés et ne perdure pas dans l'accomplissement des petits péchés. Ceci dit, il y a une nuance à apporter et c'est ce que nous abordons par la suite. Ceci dit, il y a une différence à faire entre les témoignages dans les litiges, c'est-à-dire dans les différents qu'il y a entre un tel et un tel. Ce qui serait par exemple lié euh, au droit commun, ce, serait, ce qui serait lié au bien d'un tel qui prétendrait qu'un tel lui a, spolié, lui a spolié. Et ainsi de suite. En effet, dans ce domaine-là, le mensonge est fréquent. C'est pour cela qu'il va falloir être intransigeant et que l'on sera exigeant vis-à-vis -vis du témoignage et qu'on exigera donc que le, celui qui témoigne ait réuni ce que nous avons mentionné précédemment, à savoir le fait qu'il s'acquitte de ce qui est obligatoire, qu'il ne commette pas de grands péchés, et qu'il ne perdure pas dans l'accomplissement de petits péchés. Donc il y a une différence à faire entre les témoignages dans les litiges, dans lesquels le mensonge est fréquent, et les témoignages dans les affaires religieuses, où le mensonge est les moins. Pourquoi Car en vérité, le musulman il n'a aucun intérêt dans le fait de mentir, dans le fait que par exemple, il prétende avoir vu le croissant lunaire, alors qu'en vérité, il ne l'a pas vu. Et du fait qu'il n'y a pas de grand intérêt à mentir dans ce genre de questions-là, alors nous serons moins exigeants en matière de témoignage. Ainsi, le témoignage du musulman prétendant avoir vu le croissant lunaire sera accepté selon les circonstances, si aucun indice ne fait craindre qu'il mente ou ne se trompe. Donc nous prendrons quand même en considération les indices. » et nous prendrons en considération les circonstances. Le point qui suit concerne un cas de figure qui peut se présenter, à savoir le fait que les musulmans aient cherché à voir le croissant lunaire dans la nuit du 28 au 29 du mois de Chabane, mais ils ne l'ont pas vu. Alors à ce moment-là, Ils compléteront le mois de Sha'aban 30 jours. Si le croissant de lune n'est pas vu au cours de la 29e nuit de Sha'aban, alors le mois sera de 30 jours et nous jeûnerons le surlendemain. Les deux moyens qui viennent d'être mentionnés sont les seuls pris en compte. Et qui c'est qui peut nous récapituler ces deux moyens-là? Le premier, c'était lequel? C'était la vision du croissant lunaire. À quel moment? La nuit, du 28 au 29 de Sha'ban. Et le deuxième moyen, c'est quoi C'est là la... compléter le mois de Sha'ban, C'est-à-dire que si le premier moyen auquel on a eu recours n'a pas porté ses fruits dans le sens où nous n'avons pas vu le croissant lunaire, Alors, à ce moment-là, nous avons recours au deuxième moyen qui n'est autre que le fait de compléter le mois de Sha'aban, 30 jours. Et comme l'a dit le Prophète salaam, le mois, c'est 29 ou 30. Le mois, c'est 29 ou 30. Donc, si Sha'aban n'a pas été de 29 jours, forcément, il sera de 30. On le complétera donc 30 jours et on jeûnera le surlendemain. Le surlendemain du 29. Le surlendemain du 29, ça correspond à quel jour Le surlendemain du 29 de Sha'ban, ça correspond au premier de Ramadan. N'am. Ou là au 31 de Sha'ban Ça n'existe pas. Le mois, c'est 29 ou 30 jours. Barakallahu fikum. N'am. Quant aux frères qui ont dit que le deuxième moyen, c'était le témoignage, Ça, en vérité, ça rentre dans le premier. Puisqu'on a dit que le premier, il est effectif par la vision de la personne elle-même ou par la prise en compte du témoignage du musulman digne de confiance. Donc le témoignage qu'on a mentionné, ça rentre dans le premier moyen. Et le second moyen, c'est le fait de compléter Chaban 30 jours si le croissant lunaire n'a pas été vu dans la nuit du 28 au 29. Naam. 20. Les ulamas ont divergé concernant le statut du jeûne du jour au cours duquel des nuages ou de la poussière ou toute chose similaires s'interposeraient entre les serviteurs d'Allah et la vision du croissant lunaire du mois de Ramadan. Cet avis a été avancé, le plus juste, si Allah le veut. Étant qu'il est interdit de jeûner dans ce cas-là, les preuves de l'interdiction sont ce qu'a rapporté l'imam Malik, l'imam muslim, Rahimahullah, dans son recueil authentique d'après Abu Huraira, Rajallahu Selon le prophète sallallahu alayhi wa a dit Ne devancez pas ramadan en jeûnant un jour ou deux Sauf quelqu'un qui aurait l'habitude d'un jeûne alors qu'il l'accomplisse Prouve cela également ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari Dans son recueil authentique de manière suspendue D'après Amar ibn Yasir Celui qui jeûne le jour du doute À désoubi à Abu al Qasim. C'est qui Abu al Qasim? Abu al Qasim, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa c'était Abu al Qasim, en référence à son premier fils, al Qasim. En revanche, si le gouverneur statue de l'entrée du mois, alors il est obligatoire de le suivre dans cela et de, et de jeûner avec lui. Il y a une distinction à faire entre ce cas de figure et le cas où le gouverneur serait d'avis qu'il est obligatoire de jeûner le jour du doute. En effet, il ne conviendrait alors pas de jeûner. D'une part, et d'autre part, il ne faudrait pas laisser apparaître ouvertement la divergence avec le dirigeant. Ici, nous abordons une question qui est sujette à divergence auprès des gens de science. Ça concerne le statut du jeûne le jour au cours duquel des nuages ou de la poussière ou toute chose similaire s'interposerait entre les serviteurs d'Allah et la vision du croissant lunaire du mois de Ramadan donc ça, ça concerne ce jour qui est visé ici c'est justement le jour qui précède le 29 cet avis ont été avancés le plus juste si Allah le veut Et tant qu'il est interdit de jeûner dans ce cas là, les preuves de l'interdiction sont ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans ce recueil authentique d'après Abu Hurayra, anhu an, selon le prophète, alayhi wasallam, qui a dit Ne devancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf quelqu'un qui aurait l'habitude d'un jeûne, alors qu'il l'accomplisse. Alors qu'il l'accomplisse. Prouve cela également ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique de manière suspendue, mu'allaq. D'après Ammar ibn Yasir, celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abul Qasim. Donc ici, la question se pose. À savoir, les musulmans ont cherché à voir le croissant lunaire. Ils ont cherché à voir le croissant lunaire pour savoir s'ils si doivent jeûner le lendemain. Non. Le problème c'est que ils n'ont pas pu le voir à cause du fait que quelque chose est venu s'interposer, des nuages, de la poussière ou toute chose similaire. Donc ils n'ont pas eu la possibilité de savoir est-ce que le croissant lunaire qui signifierait et qui marquerait l'entrée du mois de Ramadan est apparu ou pas. Quel est donc La manière d'agir, ici. Doivent-ils jeûner le lendemain ou ne doivent-ils pas jeûner Cet avis ont été avancés. Le plus juste, si Allah le veut, étant qu'il est interdit de jeûner dans ce cas-là. Pourquoi Parce qu'en vérité, ce jour-là, il est appelé le jour du doute. Et à ce moment-là, on peut se baser sur plusieurs preuves, notamment celui... Le hadith rapporté par l'imam muslim dans sa recueil authentique est d'après Abu Huraira, Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ne devancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf quelqu'un qui aurait l'habitude d'un jeûne alors qu'il l'accomplisse. » Pourquoi il accomplirait ce jeûne-là, celui qui avait l'habitude de le jeûner Car en vérité, il ne serait pas dans le cadre du jeûne par précaution. Et son intention ne serait pas de jeûner le jour du doute par précaution afin de ne pas entrer dans le mois de ramadan sans être en état de jeûne. L'intention serait tout autre. Elle serait d'effectuer un jeûne que la personne a l'habitude d'effectuer. également, le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari dans sa recueil authentique de manière suspendue, mu'allaq. Et vous trouvez en note ici que le hadith suspendu mu'allaq, C'est celui dont le début de la chaîne de transmission n'est pas mentionné par l'auteur du livre. Le début de la chaîne de transmission, c'est-à-dire à partir de l'auteur du livre du recueil de hadith jusqu'à jusqu'au rapporteur qui est mentionné. En l'occurrence ici, l'imam al-Bukhari, ta'ala, il n'a pas mentionné un certain nombre de rapporteurs. Notamment celui de qui il l'a rapporté et ceux qui l'ont suivi. Et le recueil authentique de l'imam al-Bukhari contient un certain nombre de ce qu'on appelle al-Mu'allaqat, les hadiths suspendus, et les ulama ils ont développé cela, notamment l'érudit Ibn Hajar al-Asqalani, Rahimahullahu ta'ala, dans son livre Fath al-Bari, ainsi que dans son livre « Ta'aliq » dans lequel il a mentionné justement les chaînons manquants et il a expliqué également dans l'introduction de Fath al-Bari le commentaire du recueil authentique de l'imam al-Bukhari pour quelles raisons l'imam al-Bukhari a été amené à agir de la sorte. Donc il a rapporté de Ammar Ibn yasir qu'il a dit Celui qui gêne le jour du doute Le jour du doute, c'est justement ce jour-là A désobéi à Abu al-Qasim Cette parole-là donc a été prononcée par Ammar Ibn yasir Et elle a la valeur d'un hadith prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Étant donné qu'il n'est pas envisageable qu'un compagnon se prononce dans ce genre de question-là, sans le tenir du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, si le gouverneur statue de l'entrée du mois, alors il est obligatoire de le suivre dans cela, et de jeûner avec lui, étant donné que cela fait partie des fonctions du gouverneur. Si le gouverneur, il a donc statué de l'entrée du mois, alors on se doit de suivre le gouverneur. Autre question abordée par la suite, il est une distinction à faire entre ce cas de figure, ce cas de figure, c'est-à-dire celui du gouverneur qui aurait statué de manière légiférée de l'entrée du mois de Ramadan, Et le cas où le gouverneur serait d'avis qu'il est obligatoire de jeûner le jour du doute. Et comme on a dit, il y a plusieurs avis qui ont été avancés par les ils sont au nombre de sept. Admettons que le gouverneur soit d'avis qu'il est obligatoire de jeûner le jour du doute. Alors à ce moment-là, euh, la situation serait tout autre. Et il ne conviendrait alors pas de jeûner d'une part... Et d'autre part, il ne faudrait pas laisser apparaître ouvertement la divergence avec le dirigeant. Donc d'une part, tu ne jeûnes pas. Pourquoi Car tu es convaincu par les preuves qu'il est interdit de jeûner durant ce jour. Mais d'autre part, tu ne laisses pas apparaître ta position afin de ne pas marquer d'opposition avec le dirigeant et ce du fait de la place importante qu'occupe le dirigeant Musulman dans euh, la religion de l'islam, et du fait également de tout ce que cela pourrait engendrer comme mot trouble, euh, divergence, et également cela serait un moyen d'amoindrir la place qu'occupe le dirigeant euh, musulman au sein de la communauté. Donc il y a une distinction à faire. entre euh, ces deux derniers cas de figure 21 les ulama ont également divergé non, euh, juste un point ici tout à l'heure j'ai je me suis trompé j'ai parlé de la nuit du 28 au 29 c'est la nuit du 29 au 30 car si on dit de la nuit du 28 au 29 ça voudrait dire qu'à ce moment là le mois il serait de 28 ou de 29 jours non, c'est une erreur de ma part j'ai dit 28 ou 29, moment où on guette l'apparition du croissant lunaire, en vérité c'est dans la nuit du 29 au 30. Naham. Si jamais le croissant lunaire est vu dans la nuit du 29 au 30, alors à ce moment-là le mois de Charban aura été de combien de jours De 29 jours. Si par contre il n'est pas vu, alors on complétera le mois 30 jours et on jeûnera le surlendemain correspondra au premier du mois de Ramadan. Donc, ne prenez pas en compte euh, ce que j'ai dit précédemment, c'était euh, pour appeler un lapsus Mabou al 21. Les relamas ont également divergé concernant le cas où les habitants d'un pays auraient vu le croissant lunaire, alors que ceux d'un ou de plusieurs autres pays ne l'ont pas vu. Quatre avis ont ne été... Ne l'auraient pas vu. Si j'ai dit, ne l'ont pas vu, c'est plus ne l'auraient pas vu. Ne l'aurait pas vu, donc essayez de corriger euh, cette erreur. Quatre avis ont été émis. Le plus juste, si Allah le veut, étant que la vision du croissant lunaire ne rend le jeûne obligatoire que pour les gens du pays concerné. Et sur des pays partageant les mêmes points d'apparition de la lune. Les preuves de cet avis sont les suivantes. La parole d'Allah, Donc quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Or, celui qui n'est pas résident dans l'endroit où le croissant lunaire a été aperçu, ni dans un pays partageant les mêmes points d'apparition de la lune, n'est pas concerné par ce verset. Non, mais ici, résident, or celui qui n'est pas résident, il faut remplacer le « a » par un « e ». Il faut remplacer le « a » par un « e ». continue. Le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Jeûner à sa vue et romper à sa vue », c'est-à-dire à la vue du croissant lunaire. Ce qu'a rapporté l'imam muslim dans son recueil authentique, d'après Ibn Abbas, an, que Oum al-Fadl bint al-Harith envoya Quraib à Mu'awiyah, qu'Allah les agrit tous, qui se trouvait au Shem. Lorsqu'il revint à Medine à la fin du mois, Ibn Abbas le questionna au sujet du croissant lunaire. Il lui dit alors, nous l'avons vu la lune de vendredi. Ibn Abbas lui répondit, quant à nous, nous l'avons vu la nuit de samedi. « Nous continuerons donc de jeûner jusqu'à ce que nous complétions 30 jours et que nous le voyons. »« Ou que nous le voyons. »« Ou que nous le voyons. Ah. » Il lui répondit « La vision de Muawiyah et son jeûne ne nous suffisent-ils pas ?» Ibn Abbas dit alors « Non. » Et c'est comme ça que nous a appris le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'analogie prouve également cela. En effet, de la même façon que les musulmans divergent, chaque jour, dans les, dans les heures de jeûne et de rupture, il est logique qu'ils divergent dans cela. À l'échelle mensuelle. Non. Autre question dans laquelle les Alama ont divergé. C'est le cas où les habitants d'un pays auraient vu le croissant lunaire, alors que ceux d'un ou de plusieurs autres pays ne l'auraient pas vu. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et envisageable. Donc la question se pose. Comment doivent agir les habitants du ou des pays qui n'auraient pas vu le croissant lunaire, alors que les habitants d'un ou de plusieurs autres pays l'auraient vu Quatre avis ont été émis par les ulama. Et on mentionne cela afin de faire savoir qu'il y a divergence dans le sujet. Le plus juste de ces avis, si Allah le veut, étant que la vision du croissant lunaire Ne rend le jeûne obligatoire que pour les gens du pays concerné, d'une part, et ceux des pays partageant les mêmes points d'apparition de la Lune. Donc, le jeûne sera obligatoire pour les habitants du pays dans lequel le croissant lunaire a été vu, et également, il sera obligatoire pour les habitants des pays qui partagent les mêmes points d'apparition de la Lune que le pays en question. Et les preuves de cet avis sont les suivantes. La parole d'Allah quiconque donc parmi vous est présent en ce mois, qu'il gêne. Or celui qui n'est parisien dans l'endroit où le croissant lunaire a été aperçu, ni dans un pays partageant les mêmes points d'apparition de la lune, n'est pas concerné par ce verset. C'est-à-dire que si la personne réside dans un pays qui ne, dans lequel le croissant lunaire n'a pas été vu dans la nuit du 29 au 30 de Sha'Ban, ni dans un pays qui partagerait les mêmes points d'apparition de la lune que ce pays en question, alors à ce moment-là il ne lui serait pas demandé de jeûner et elle compléterait alors le mois de Chabane 30 jours et elle se mettrait à jeûner le surlendemain. Donc là c'est une preuve tirée du Coran. Une autre preuve tirée du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, jeûner à sa vue et romper à sa vue, c'est-à-dire à la vue du croissant lunaire. Cela est donc lié à la vue du croissant Lunaire Et cela concerne, comme on l'a dit précédemment, les habitants du pays dans lequel le croissant lunaire a été vu et également les habitants du ou des pays qui partageraient les mêmes points d'apparition de la lune que le pays en question. Également, on retrouve cela toujours dans la sunna, dans l'histoire, dans, dans le récit qui a été rapporté par l'imam muslim dans ce recueil authentique d'après Ibn Abbas. Il rapporte que Oum al-Fadl bint al-Harith envoya Kuraib à Mu'awiyah, qu'Allah les agré tous, qui se trouvaient au Sham, dans la région du Sham, donc la région de la Syrie. Lorsqu'il revint à Médine à la fin du mois, c'est-à-dire lorsque Kuraib revint, Ibn Abbas lui répondit, euh, excusez-moi, lorsqu'il revint, Ibn Abbas le questionna au sujet du croissant lunaire. Il lui dit alors, nous l'avons vu la nuit de vendredi. C'est-à-dire nous l'avons vu avec Mu'awiyah dans la région du Shab, la nuit du vendredi. Ibn Abbas lui répondit « Quant à nous, nous l'avons vu la nuit de samedi. Nous continuerons donc de jeûner jusqu'à ce que nous complétions 30 jours ou que nous le voyons. » Donc on retrouve ici les deux moyens que l'on a vus précédemment. Soit la vision du croissant lunaire, soit le fait de compléter. Il lui répondit C'est-à-dire La vision de Mu'awiyah Et son jeûne Ne nous suffisait-il pas Ibn Abbas dit alors Non Et c'est comme ça Que nous a appris Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire Que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Leur a appris Qu'il n'incombe de jeûner Qu'aux habitants d'un pays Ou qu'il n'incombe pas de jeûner Excusez-moi Qu'il n'incombe qu pas de jeûner Aux habitants d'un pays Qui n'ont pas vu la nouvelle lune alors que les habitants de notre pays l'ont vu savent s'ils partagent les mêmes points d'apparition de la lune or ici la région du Sham partageait pas les mêmes points d'apparition de la lune que Médine c'est pour cela qu'Ibn Abbas n'a pas pris en considération le fait que Mu'awiyah ait vu le croissant lunaire La nuit du vendredi. Et cela donc appuie l'avis pour lequel a opté le Shi'i Muhammad ibn al Saleh al-Uthaymine, Rahimahullahu ta'ala. Donc nous avons abordé une preuve tirée du Coran, deux preuves tirées de la Sunnah du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il faut savoir que également l'analogie prouve cela al-Qiyas. Et vous n'êtes pas sans savoir que les preuves prises en compte dans la religion sont multiples. Parmi Euh, lesquels le Coran la Sunna et également le consensus Al-Ijma et ces trois types de preuves sont sujets à unanimité chez les ulama et il y a également comme quatrième preuve qui est cependant objet de divergence l'analogie Al-Qiyas Shar'i shari Sherif Arba'ah وحكم آية سنة متبعة والثالث الإجماع حيث ينجلي والرابع القياس وخصوصاً جني. دانسي، دوّر، بويزي. حفظ الحكيم رحمه الله تعالى. à résumer les quatre types de preuves prises en compte dans la religion. un verset coranique, un hadith du Messager صلى الله عليه وسلم, le consensus. c'est-à-dire la vie unanime de ulemin et également l'analogie. Et vous trouvez en note ce que signifie l'analogie, El kiyas. C'est une preuve religieuse consistant à établir un verdict commun entre une chose nouvelle qui se produit pour la première fois et dont on ignore le verdict et une chose au sujet de laquelle il y a un texte révélé qui est explicite et clair et dont on connaît le verdict à cause d'une caractéristique réunissante. Cette notion est abordée dans les livres des fondements du fiqh. Donc, tu retiens de cette définition plusieurs choses. Le fait que l'analogie, c'est une preuve religieuse à part entière. Ça consiste à établir un verdict commun. Donc, il y a premièrement donc, le verdict commun entre une chose nouvelle, qu'on pourrait appeler, donc qui correspond à un farah, qui se produit pour la première fois, et dont on ignore le verdict. Et une chose au sujet de laquelle il y a un texte révélé qui est explicite et clair, et dont on connaît le verdict, à cause d'une caractéristique les réunissant. Donc ici, il y a premièrement une chose dont on connaît le verdict religieux, deuxièmement une chose dont on ne connaît pas le verdict religieux, mais qu'on désire connaître, ensuite il y a une caractéristique commune qui les réunit et cette caractéristique commune qui te mène à porter un jugement commun donc il y a quatre choses à retenir dans cette définition et on va essayer de l'expliquer par l'exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun juge ne tranche entre deux opposants alors qu'il est en état de grande colère. Donc ici, on a un verdict concernant quelque chose de bien précis, à savoir le fait de juger en état de grande colère. C'est quoi ce verdict C'est que c'est interdit. C'est que c'est interdit. Non. Maintenant, on veut connaître le verdict qui concerne le fait de trancher entre deux opposants alors que la personne est affamée, alors que la personne est assoiffée, alors que la personne est dans un état de grande joie. On veut savoir est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit. Donc on va chercher un texte. Il s'avère qu'on ne trouve pas de texte qui concerne cette chose-là. Alors à ce moment-là, on va chercher quelque chose qui va s'apparenter à euh, cette situation dont on cherche à connaître le verdict. Et on a ce texte prophétique qu'on a mentionné précédemment, à savoir le fait que le prophète a dit qu'aucun juge ne tranche entre deux opposants alors qu'il est en état de grande colère. Et on va chercher à savoir est-ce qu'il y a une caractéristique qui réunit Ces deux choses. Et on se rend compte que la cause qui a motivé l'interdiction du fait de trancher entre deux opposants, alors que le juge est en état de grande colère, c'est le fait que l'état dans lequel il est euh, ne va pas contribuer à faire qu'il soit impartial et équitable. À ce moment-là, on se rend compte que le fait. que le juge tranche entre deux opposants alors qu'il est dans un état de grande joie ou alors, ou alors qu'il est euh, affamé ou assoiffé va également euh, pouvoir s'interposer entre le juge et son impartialité ou son équité. À ce moment-là, nous considérerons que le fait de trancher entre deux opposants alors que le juge est assoiffé, affamé ou en état de grande joie est également interdit, et ce, par analogie. C'est donc là un exemple qui a pour but d'illustrer cette définition qui peut paraître quelque peu complexe, surtout en français. Revenons donc à notre question de base. Et il faut donc savoir que si les habitants d'un pays ont pu établir de manière légiférée l'apparition du croissant lunaire dans la nuit du 29 au 30 de Chabin, alors cette vision-là rendra le jeûne obligatoire à ces derniers et également aux habitants du ou des pays qui partageraient les mêmes points d'apparition de la lune. Selon vie le plus authentique, incha'Allah ta'ala. 22. Les minorités musulmanes vivant en pays mécréants suivent le centre islamique principal s'il existe. Sinon, ils ont le choix, sachant qu'à ce moment-là, l'idéal est qu'ils suivent le pays musulman le plus proche. Essayez de lire la note de tout en bas. Une note. Il se peut que certaines instances... représentative des musulmans en France, statut de l'entrée du ramadan en se basant sur des calculs astronomiques. Or, nous avons vu que ce n'est pas un moyen légiféré par la religion. Il convient donc, dans ce cas spécifique, de poser la question aux gens de science pour connaître le comportement à adopter. Cette note avait été rajoutée l'année dernière du fait de la décision de certaines instances représentatives des musulmans en France De statuer de l'entrée du Ramadan en se basant sur des calculs astronomiques et ils avaient fait cela euh, des semaines avant l'entrée du mois euh, de Ramadan. Et nous avons vu que le fait de se baser sur des que le fait de se baser sur des calculs astronomiques pour cela n'est pas un moyen légiféré par la religion. Et il convient donc dans ce cas spécifique de poser la question aux gens de science pour connaître le comportement à adopter. Et c'est là quelque chose d'important. Le musulman se doit de revenir aux gens de science, dans les affaires relatives à sa religion, notamment celles qui sont d'ordre contemporain et qui euh, apparaissent nouvellement et qui n'étaient pas connues auparavant. C'est là quelque chose de très important. Dans ce cadre-là, je vais vous lire... Une question qui avait été posée au Mabrashir Mohamed Ibn Omar Bazmoul, au sujet de la détermination des dates de début et de fin du mois de Ramadan et l'attitude que doit adopter le musulman en France vis-à-vis -vis de cela. Cette question avait été posée par un frère étudiant de Médine et elle avait été traduite par le frère Daoud Abu Ismail Al-Andalusi La question donc c'est, le centre islamique représentatif des musulmans de France a annoncé publiquement il y a quelques jours, donc c'était l'année dernière, la date de début du mois de Ramadan ainsi que celle de sa fin, se basant en cela sur le calcul astronomique. Nous est-il imposé de les suivre dans cela ou non Et si la réponse est négative, que devons-nous faire alors afin d'éviter toute divergence Remarque, je sollicite également votre accord afin de traduire votre réponse en langue française. et de la publier, car certes les frères là-bas attendent, « Apportez-nous votre contribution profitable, qu'Allah vous rétribue en bien. » La réponse du shir fut la suivante, « Il n'est pas permis de se fier au calcul astronomique pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan, et ce qu'il vous incombe est de vous baser sur la simple vision oculaire, observée dans votre pays ou dans le pays voisin le plus proche. » ou bien en suivant la vision observée en Arabie Saoudite. Disant cela, si la vision concorde avec leur calcul, alors le problème est clos. Au cas contraire, l'entrée du mois déterminée par le calcul astronomique ne vous incombe en rien. C'est-à-dire vous n'êtes pas tenu de le suivre. Ceci dit, ne manifestez pas ouvertement ce désaccord. S'il vous enjoignent de jeûner avant que la vision ait été effectivement observée, alors ne laissez pas apparaître que vous ne jeûnez pas. et si le retard de l'entrée du mois après que la vision soit effective, alors dissimulez votre jeûne et c'est d'Allah qu'est imploré l'aide fin des propos du shir et de leur traduction je vous invite à revenir donc à cette traduction qui avait été faite l'année dernière et qui est disponible sur le site sunnah publication une parenthèse ici mon frère a posé la question concernant le terme ibid que vous voyez donc en marge et donc on m'a demandé est-ce que c'était un livre du shirin al faimil ibid en vérité c'est un moyen de renvoyer à la source qui a été mentionnée juste avant donc comme vous voyez marqué ibid et eh bien ça renvoie à la référence qui précède directement La note en question. Oui. 23. La fin du mois de Ramadan est marquée par la vision du croissant lunaire du mois de Shawwal par deux musulmans dignes de confiance. Lorsque 30 jours du mois de Ramadan se sont écoulés, il convient d'arrêter le jeûne. Même si le croissant lunaire de Shawwal n'a pas été vu. Naam. La fin du mois de Ramadan est marquée par la vision du croissant lunaire du mois de Shawwal par deux musulmans dignes de confiance. Donc on voit qu'il y a une différence dans cela avec la détermination de l'entrée du mois de Ramadan. Étant donné que nous avions dit que pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan, on se basait sur euh, le témoignage d'un seul musulman à partir du moment qu'il est digne de confiance et qu'il a la capacité De déterminer cela. La différence réside dans les textes qui nous sont parvenus. L'imam Abu Daoud a rapporté qu'Ibn Omar a dit Les gens cherchaient à voir le croissant lunaire, c'est-à-dire le croissant lunaire qui marquerait l'entrée du mois de Ramadan. j'ai alors informé le prophète alayhi wasallam, que je l'avais vu il commença dès lors à jeûner et ordonna aux gens de le faire donc on voit ici que le prophète s'est basé sur le seul témoignage d'Ibn Umar et nous disposons également d'un autre hadith rapporté entre autres par l'imam Ahmed Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala autant authentique que par l'imam al-Bani dans son livre Irwa al-Ghalil En effet, de nombreux compagnons ont rapporté que le Prophète a dit lorsque deux témoins ont témoigné alors jeûner ou romper donc de manière générale pour déterminer l'entrée d'un mois où la fin d'un mois, tu dois te baser sur le témoignage de deux témoins. Cependant, l'exception est faite concernant le mois de Ramadan, et ce en se basant sur le hadith rapporté par Abu Daoud d'après Ibn Omar, que vous avez entendu précédemment. Donc, l'entrée du mois de Ramadan, c'est l'exception à la règle, édictée dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, d'après plusieurs compagnons du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Wasallam. Donc pour marquer l'entrée du mois de Shawwal, tu dois te baser sur au minimum le témoignage de deux musulmans dignes de confiance et cela est valable pour les autres mois également, notamment le mois de al hijjah durant lequel est accompli le pèlerinage. Lorsque 30 jours du mois de Ramadan se sont écoulés, il convient d'arrêter le jeûne, même si le croissant lunaire de Shawwal n'a pas été vu. Pourquoi Qui c'est qui peut nous renseigner sur ce sujet Pourquoi à ce moment-là Zakaria Parce que le mois dans l'islam c'est 29 ou 30 jours comme l'a dit le prophète. Wa 24. Celui qui débute le jeûne de, du ramadan dans un pays puis voyage vers un pays où ses habitants ont commencé à jeûner après son voyage d'origine et qui aura jeûné 30 jours. Et qui n'aura pas vu le croissant lunaire dans son pays de destination, je n'aurai avec les habitants du pays dans lequel il se trouve. Et c'est selon la vie le plus correct, C'est si Allah le veut. En effet, le raisonnement analogique appuie cela. Et ce car son cas est similaire à celui qui voyage vers un endroit où le soleil se couche plus tard que dans la région de laquelle il provient. Or, ce dernier doit rompre à l'heure du coucher du soleil de l'endroit dans lequel il se trouve. Barak Jazakallahu khaira. Ici donc on aborde un point qui concerne une question plus spécifique et qui intéresse bon nombre de musulmans qui sont menés justement à voyager durant le mois de Ramadan. Ce cas c'est celui d'une personne qui se trouve dans un pays et qui débute le jeûne du mois de Ramadan. Puis qui voyage vers un pays où ses habitants ont commencé à jeûner après son pays d'origine. C'est-à-dire qu'il a commencé à jeûner dans son pays et il voyage vers un pays qui, par exemple, a commencé à jeûner le lendemain. Et il est mené à rester dans ce pays dans lequel vers lequel il a voyagé tout le long du mois de Ramadan. Et il s'avère que les habitants de ce pays sont amenés à jeûner 30 jours. Donc eux, ils vont jeûner 30 jours. Mais lui, il a commencé à jeûner dans son pays d'origine un jour avant. Donc il va se retrouver, s'il les suit, à jeûner combien de jours 31 jours Pendant le mois, dans l'Islam, c'est combien 29 ou 30 Donc comment doit-il Agir. Le shir, Mohammed ibn Salah al-Uthaymin, est d'avis qu'il doit jeûner avec les habitants du pays dans lequel il se trouve. En effet, le raisonnement analogique appuie cela. Et ce, car son cas est similaire à celui qui voyage vers un endroit où le soleil se couche plus tard que dans la région dans laquelle il provient. Admettons que tu commences ta journée de jeûne à Montpellier, à Gijan, à Francignan ou à Sète. Naam, et tu es mené à voyager durant cette journée vers le nord de la France, le véritable nord, pas le nord dans la conception sudiste, qui commence à partir de à partir d'Avignon. Le nord, le vrai. Personne ne va voyager dans la région lilloise, par exemple. Non. donc forcément l'instant le, le moment de la rupture ne sera pas le même non. et certainement que dans la région linoise ils vont rompre plus tard que dans la région Jijanaise. Taïb, la personne dans ce cas là est-ce qu'elle va euh, rompre à l'heure de Gijan ou elle va rompre à l'heure de Lille elle va rompre à l'heure de Lille donc ici le cas il est on va dire proche c'est pour ça qu'on peut avoir recours à l'analogie et on dira donc que la personne elle va euh, continuer à jeûner et elle aura donc jeûné ici 31 jours et ce 31 e jour bien sûr ça ne fera pas partir de Ramadan mais ça sera considéré comme étant un jeûne euh, surérogatoire et également ce sera un moyen euh, de ne pas laisser apparaître la divergence avec euh, les musulmans euh, résidents. dans euh, ce pays non. le moment de l'intention du jeûne et son jugement religieux il est obligatoire d'avoir l'intention de jeûner pendant la nuit qui précède le jeûne obligatoire même si cela n'a lieu qu'une minute avant l'aube l'intention implique la ferme résolution elle n'accepte donc pas l'hésitation important il est fréquent au début, en début de mois que l'hésitation survienne chez ceux qui ne savent pas « Si le lendemain sera un jour de jeûne ou pas, cela n'est pas considéré comme une hésitation dans l'intention, mais est plutôt dû à l'absence de certitude de l'entrée du mois. Celui donc qui dirait « Si demain est un jour de jeûne, alors je jeûnerai, sinon non, ne verrait pas son jeûne invalidé. » Invalidé ou plutôt invalide ?« Ne verrait pas son jeûne invalide. » Entre autres, le simple fait de manger le repas… Entre autres Entre autres, entre autres. <rire> <rire> ah bon. En outre, le simple fait de manger le repas d'avant l'aube est suffisant puisqu'il indique clairement que la personne a l'intention de jeûner. Bah, euh, khaira. Ici, donc on aborde un autre sous chapitre qui concerne le moment de l'intention du jeûne et son jugement religieux. Premier point le fait qu'il est obligatoire d'avoir l'intention de jeûner pendant la nuit qui précède le jeûne obligatoire. Même si cela n'a lieu qu'une minute avant l'ordre. Naam. Et ce comme nous le trouvons dans certains hadiths du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que l'intention ça implique la ferme résolution. L'intention c'est la ferme résolution. Et il faut savoir que l'intention elle doit précéder l'acte et l'accompagner. Naam. Et cette ferme résolution-là, qui est donc l'intention, elle n'accepte pas l'hésitation. Elle n'accepte pas l'hésitation dans le sens où tu sais que c'est Ramadan et tu hésites. Est-ce que je jeûne ou est-ce que je ne jeûne pas non. Alors que tu sais que c'est Ramadan. Si jamais tu es dans l'hésitation, nous ne dirons pas que tu as eu l'intention, étant donné que tu n'auras pas été fermement résolu à jeûner. Cependant, il est une note importante à mettre en évidence, c'est qu'il est fréquent qu'en début de mois, l'hésitation survenne chez ceux qui ne savent pas si le lendemain sera un jour de jeûne ou pas. Ils ne savent pas, par exemple, si le croissant de lune a été vu ou pas. Cela n'est pas considéré comme une hésitation dans l'intention, mais est plutôt dû à l'absence de certitude de l'entrée du mois. Celui donc qui dirait, « Si demain est un jour de jeûne, alors je jeûnerai sinon non », Ne verrait pas son jeûne invalide. Pourquoi Parce qu'en vérité, il n'a pas hésité quant à son intention à jeûner si c'est Ramadan, mais il a plutôt hésité dans le fait de statuer est-ce que le mois de Ramadan est entré ou pas. Donc il y a une distinction à faire entre ces deux cas de figure-là. Placer l'intention, c'est quelque chose qui est dans le cœur, comme vous le savez. Et il est une innovation dans la religion de prononcer avec la langue l'intention. Et il faut savoir que le simple fait de manger le repas d'avant l'Aub, est suffisant. Étant donné qu'il indique clairement que la personne a l'intention de jeûner. Une personne qui se lève avant l'aube et qui euh, prépare à manger et qui mange quelques dates afin de s'apprêter à jeûner, elle aura forcément eu l'intention de jeûner. Et le fait qu'elle prenne le repas d'avant l'aube, est une indication claire de cette intention-là. 26. Il est permis de placer son intention de jeûner après le lever de l'aube pour le jeûne surérogatoire à condition de ne pas avoir mangé ni bu et de n'avoir commis aucun annulatif du jeûne. Dans ce cas-là, La personne sera récompensée en fonction de ce qu'elle aura jeûné et ne bénéficera pas de la récompense du jeûne du jour entier. Non. Ça, ça concerne le jeûne surrogatoire. Et on avait vu précédemment que le jeûne est de deux sortes, le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Que le jeûne obligatoire, ça concerne le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne d'expiation et le jeûne dû à un vœu. Et on a dit que dans ce livre-là, on va aborder le jeûne du mois de Ramadan et également le jeûne surrogatoire. Donc il était opportun ici de mentionner cette question-là. à savoir le fait qu'il est permis de placer son intention de jeûner après le lever de l'aube pour le jeûne surrogatoire. Donc, il y a une distinction faire entre le jeûne surrogatoire dans cela et le jeûne obligatoire. Dans le jeûne obligatoire, tu es obligé d'avoir l'intention avant lobe Alors que dans le jeûne surrogatoire, ce n'est pas une condition. En effet, l'imam muslim, Rahimahullah Ta'ala, a rapporté, d'après Aisha, anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à certaines de ses épouses et leur a demandé si elles avaient quelque chose à manger. Et la réponse fut négative. Et il a alors dit Je suis donc jeûneur, aujourd'hui. Et l'intention de jeûner, il l'a eu à ce moment-là et il ne l'a pas eu avant l'aube. Ce qui nous montre donc clairement qu'il est permis euh, d'entamer un jeûne sur durant la journée à condition de ne pas avoir mangé, bu ou euh, accompli ou commis un quelconque annulatif du jeûne. Dans ce cas-là, la personne sera récompensée en fonction de ce qu'elle aura jeûné et ne bénéficiera pas de la récompense du jeûne du jour entier. Il suffit, selon l'avis le plus juste, de placer son intention pour l'ensemble du mois au cours de la nuit précédant le premier jour du Ramadan. Cependant, il est recommandé de renouveler cela avant chaque jour. Concernant celui qui voyage au cours du mois de jeûne, il devra replacer son intention à son retour. Avant de reprendre le jeûne Important Nous venons de voir que l'intention de jeûner L'ensemble du mois est suffisante Se basant sur cela Si une personne venait à dormir après la prière d'Al-Asr Elle ne se réveillera qu'après l'aube Du non. lendemain Et ne se réveillerait qu'après l'aube Elle ne se réveillerait qu'après l'aube Du lendemain Son jeûne serait valable si elle a eu l'intention de jeûner Tout le mois avant l'entrée de ce dernier Barat al L'idéal concernant le jeûne du mois de Ramadan, c'est de renouveler son intention chaque nuit pour le jour suivant. Ça c'est l'idéal. Et c'est donc ce qui est recommandé. Cependant, il reste valable d'avoir cette intention-là au cours de la nuit précédant, le premier jour de Ramadan. Et cette intention sera valable pour l'ensemble du mois. Et ce selon la vie, le plus authentique, Allah ta'ala. Concernant celui qui voyage au cours du mois de jeûne, on va voir que le jeûne ne lui est plus obligatoire. À partir de ce moment-là, lorsqu'il revient de son voyage, il devra replacer son intention... à son retour, avant de reprendre le jeûne. Ensuite, dans la note donc introduite par la mention importante, on a abordé le fait que l'intention de jeûner l'ensemble du mois est suffisante, cette intention qui serait placée durant la nuit précédant le premier jour de Ramadan. Se basant sur cela, si une personne venait à dormir durant une journée de Ramadan, après la prière de l'Asr, et qui ne se réveillerait qu'après l'aube du lendemain. C'est-à-dire, elle a dormi d'après l'Asr, na'am, toute la nuit, et elle se réveille qu'après l'aube du lendemain. Donc, pendant la nuit, elle n'a pas eu l'occasion de placer son intention. Son jeûne serait valable. Si elle a eu l'intention de jeûner tout le mois, on va l'entrer en de ce dernier. Et donc, on termine par cette question-là. Et on achève la lecture de ce premier chapitre. Et le week-end prochain, on aura l'occasion d'entamer le chapitre suivant intitulé « Les excuses permettant le la rupture excusez-moi et les annulatifs du jeûne ».« Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alimhamdulillahi rabbil alamin ».